On arrive à la fin de cette euh, Black Session. Bob Wagner est maintenant debout, en train de saluer. Inutile de vous dire que le 105 était plein comme un up ce soir. On va peut-être continuer sans vous pendant quelques minutes, car je pense qu'ils vont revenir. Sachez également que vous pouvez aller voir et entendre Shop au festival de Festin d'Aden le 4 mars au Bataclan et qu'il y a ce double album euh, disponible depuis quelques semaines. How Common No You Common. Avec une petite histoire puisque Court avait été sollicité pour euh, habiller la projection du classique de Murnau, L'Aurore, filmé de 1927 et qu'à partir des de quelques pièces instrumentales qu'il a composées pour ça. C'est élaboré le, le double album dont je viens de vous parler et qui vient de sortir. Et comme je le prévoyais, court et de retour. Ah oui, il faut qu'il fasse impérativement pas euh, plus de 3 minutes le prochain morceau It's de l'ampshop si on va aller au bout.